Bonjour Léna Bonjour pierre Bienvenue pour cette première émission 2021 Ouais Bonne année Bonne année, c'est ce qu'il faut dire, c'est vrai Meilleur vœu C'est la 179 e c'est surtout ça qu'il faut retenir 179 e émission de Goodbye Kevin Et oui, il est 15h Vous êtes euh, au bon endroit, au bon moment Sur Radio hein Campus Lille, plus exactement Au cas où vous savez pas euh, sur quelle chaîne vous tombez, enfin sur quelle station plutôt si vous êtes perdu on est là pour vous rattraper. Aujourd'hui, au programme euh, de la bedroom pop, bedroom pop américaine, de l'instrumental jazz, mais pas que, hein, qui vient de France, mais ouais. pas que, tu verras pourquoi. Euh, de l'instrumental soul d'Australie. Là, as voulu dire les deux en même temps. Instrumental et soul, et ça s'est mixé là. Ouais, c'est comme leur musique, c'est un mix. <rire> euh, avec une petite histoire faux-folle. Ah Ouh là ouais. là, oh petit la la teasing Petit teasing, effectivement. Euh, ensuite, euh, musique plutôt néoclassique, mais qui va se rattacher à l'électro. Ah, ah, ah. Euh, tonnant On verra, on verra. Et du rock 60s euh, contemporain de Londres, ou sinon ça sera un gros classique euh, de rock. OK. Bah moi aussi je on va partir, on va commencer par euh, dans ma petite selecta euh, par des un cheminot de euh, basé à Londres et puis ensuite on va partir plutôt plus au nord euh, à Leicester. Leicester Leicester. On dit Leicester. Leicester. Je sais pas qu'ils sont en première ligue anglaise. Leicester et c'est au nord Leicester. Leicester, je pense. J'ai un doute, c'est peut-être plus à l'est C'est comme Gloucester, on dit pas Gloucester. Ah d'accord. Et c'est comme la Worcester Stars. On dit pas Worcester sauce, on dit sauce Worcester sauce. Souvent on la met sur les Welsh, sinon il n'y a Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un délire. Bon bref, après l'Angleterre en fait, on va aller en Australie à Brisbane et puis après on ira du côté du Japon. Euh, tu as parlé du Japon toi on a, on a parlé souvent du Japon ouais, dernièrement. Ouais mais toi là, t'as dit pas Non, j'ai pas dit Japon. Non mais tu as parlé de jazz expérimental. tu parlé de jazz, juste de ah, jazz. Okay. C'est toi qui mélange tout parce que je ouais. mange mes mots. Exactement, et puis on reterminera en France, euh, si on a le temps, euh, avec un groupe euh, euh, que j'aime bien écouter Ok, impeccable, <rire> on commence par un groupe, euh, ça va être assez court parce qu'il y a très très peu d'infos euh, sur ce groupe J'ai l'impression que c'est un, un, un groupe espoir, un espoir éternel, cest qu'on a juste les débuts en disant hey, Écoutez ça, c'est canon, mais au final, bon, il cartonne pas tant que ça, c'est les Orchides Mantis Les quoi Orchides Mantis Est-ce que c'est un, un, euh, un jeu de mots euh, Arctic Monkeys Alors, Orchide, je peux... Je... Oui. Alors moi, euh, les jeux de mots en français, ça va, <rire> mais en anglais, c'est beaucoup plus compliqué. Non, non, mais ça orchide, c'est comme... une orchidée. Oui, bien sûr. Et Mantis, euh, je sais Mantis, pas. Mantis, tu l'écris comment M-A-N-T-I-S. Ouais, bon, voilà. Ouais, je ouais, crois pas que ce soit un jeu de mots avec l'Arctic Monkeys. <rire> euh, donc, il fait de la bedroom pop, pop Euh, très très bien travaillé c'est un américain qui s'appelle Thomas Howard et qui fait une pop à la fois mélancolique et solaire était un album, on va écouter un album qui était sorti fin 2018 qui s'appelle Yellow House sorti chez Z-Tapes Records c'est un peu son label de référence qui le suit depuis toujours et euh, ma foi c'est parfait pour se réveiller de cette année 2021 cette bedroom pop de de notre cher Thomas on va écouter un morceau Porsche Song et euh, c'est très très bon Montis est le morceau Porsche Song. C'est plutôt cool je l'ai ajouté à ma petite playlist pour faire la sieste. Alors, c'est pas péjoratif du tout parce que je trouve qu'elle est vrai, vraiment... enfin posé, tout cotonneux tout bien. Ouais, et ça me fait penser euh, en la réécoutant à M83 M... ah, Oui, je... alors qui qu a, qu a fait un gros succès mais au, au tout début quand c'était pas euh, autant diffusé partout, ah, oui, oui, oui. c'était quand même très très bien avec les montées un petit peu. Ouais. Voilà, Éternel espoir un peu comme Louisa le joueur de Manchester si vous suivez le foot on verra Orkid Mantis en tout cas euh, même si c'est pas désespoir écoutez son album et eh bien euh, on part aussi avec le projet d'une seule personne qui s'appelle Oscar Lang et, qui lui c'est un petit minot de 20 ans euh, qui est basé à, à Londres pardon pas à New York et qui compose des chansons euh, en gros depuis ses 16 ans et là depuis ses 18 ans Euh, il les produit grâce au label Dortyfit. Euh il a déjà euh, Dortyfit, c'est un label aussi qui euh, supporte Wolf Alice. On en avait déjà parlé de cette chanteuse là. Ça me que... dit quelque chose mais ouais. bon, passe tellement de groupe. Ouais, ouais oui. Alors, du coup, bah lui, il a quand même trois albums depuis 2018 à son actif. Alors, sur ces deux premiers albums, on était plutôt sur des petites balades jolies, euh, machin, euh, voilà, euh, un peu, pas gnangnan, mais un style que je, je, je n'affectionne pas forcément particulièrement. Et il y a eu un petit virage opéré l'année dernière sur son troisième album qui sonne, du coup, un peu plus rock, et un peu plus pop, psyché. Et, euh, et du coup, c'est un, un peu moins chiant qu'on se le dise. En tout cas qui te plaît plus Léna, me plaît plus. ne sois pas trop dure Non mais bon, bah après je, je, je donne mon avis, ce qui n'engage que moi C'est un anglo-saxon Oui, ah. euh, <rire> pas francophone de ce que je pense <rire> Et là ce qu'on va écouter, on va écouter un extrait de son dernier EP qui est sorti le 4 décembre Qui s'appelle Antidote to being bored Et le morceau qu'on va écouter s'appelle également Antidote to being bored C'était du coup Antidote to being bored de Oscar Lang euh, issu de son dernier EP je vous conseille également son troisième album à écouter euh, voilà mais bon après le premier et le deuxième euh, ils si, sont bien aussi hein, si vous aimez les petites balades bon, euh, bon. Dans la voix un, tr un côté euh, très oasis Ah oui bah exactement c'est et euh, en, et dans les sur cette EP là surtout sur le troisième album il y a un côté dans les mélodies euh, très euh, Beatles période euh, psyché ah, est, euh, un peu psychédélique et tout Savoir qu'Azis adore les Beatles, quoi, donc bon, bon bah voilà. tout ce qu'on prend, tout ce lié, tout ce... Exactement. On le sait. Euh, <rire> on va écouter un groupe, euh, on parle souvent dans l'émission, euh, de jazz, hein, la la, jazz, oui. la nouvelle scène contemporaine, néo-jazz, londonienne ou américaine, pas trop française. Non. Du coup, là, je vais te proposer Mais un groupe cool. français, ouais, parisien, cool. qui s'appelle Fungi, euh, qui vient de sortir un album, qui a sorti l'année dernière. Euh, et euh, un, un, un album qui flirte avec le hip-hop, aussi un peu avec l'électro, euh, la house Mais le, le grosse la grosse ligne, le gros fil rouge, ça reste le jazz. Et euh, l'album s'appelle Tendre Jeudi, comme le morceau que je vais vous passer, qui s'appelle Tendre Jeudi, partie 1, parce qu'il y a une partie 2. C'est un mini-album qui est en plus pas très cher, sorti chez Jaztronics. Et euh, bah c'est apaisant, c'est frais. Euh, c'est tout ce qu'il nous faut pour ce début d'année quoi pour digérer les fêtes. <rire> Fungi et le morceau tendre jeudi pour digérer la galette. Euh... Oh Fungi, Fungi. Fungi euh, groupe euh, parisien. Et je me demande jazz. Si ça veut pas dire champignon. alors euh, pareil, euh, Acide. Tu crois <rire> non, je sais pas. En euh, anglais, si, je pense que c'est ça. Bon. voilà Album qui s'appelle Tendre Jeudi chez Jastronix, euh, qu'on vous conseille vivement. Est-ce que tu penses que c'est un album à écouter uniquement le jeudi euh, S'il est tendre. D'accord. Si c'est la partie 1. Alors, on passe euh, à un, dans un autre style complètement radical, avec un sextet. Qu'est-ce qu'un sextet C'est un groupe avec euh, euh, sept personnes. Sept personnes, exactement. Eux, ils sont basés à Leichtor. Et euh, pour les situer un peu dans le milieu du punk, oui, parce que j'ai pas dit, c'était plutôt dans le punk. Pour les situer dans ce milieu-là, ce serait un peu les petits frères de Slave, Idols et Fontaine d'ici avec une touche de rock gothique en plus. Mais pas trop, parce que ça peut faire un peu mal. Mais des fois, tu... le tu c'est Cette petite touche vient poindre le bout de son nez à un certain à certains passages de certains morceaux et la pilule est difficile à passer. <rire> je rigole, mais euh, bon, j'ai sorti je ne sais pas combien expression ridicule dans cette phrase. Est vrai, 2021. Ouais. Autre point commun qu'ils partagent avec ce genre de groupe, c'est l'injustice sociale qu'ils dénoncent dans leurs textes. Voilà, c'est des, des, des, des musiciens qui sont assez engagés. Et euh, en fait, l'année dernière, ils ont inondé euh, la scène musicale de singles. Il y en a peut-être eu 6 ou 7 qui sont sortis. Et je pense qu'un album euh, devrait sortir au cours des prochains mois. Mais j'ai pas trouvé l'info. Et euh, je n'ai pas trouvé euh, non plus sur quel label ils étaient. En attendant, nous, on va écouter l'un des derniers singles qui est sorti en septembre. Euh, c'est un single qui a un titre à la à rallonge que je vais vous euh, dire tout de suite et je vais vous expliquer après de quoi ça parle. Alors le single s'appelle « How can some experience what pride is without liberation for all ?» Comment peut-on euh, appréhender ce que c'est que la fierté, la pride Euh, si on ne se libère pas euh, nous-mêmes de des carcans de la société Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre okay. et En gros ça parle de, de discrimination raciale Et euh, de la difficulté euh, qu'ils ont euh, de manière générale à adhérer à cette espèce de forme de patriotisme anglais un peu réac Alors que l'Angleterre telle qu'elle est aujourd'hui Et telle qu'elle s'est construite c'est grâce à l'immigration Et c'est euh, ce brassage de culture justement qui la rend intéressante Le melting pot Exactement et donc du coup euh, du coup voilà et c'est en réaction bien sûr en fait ils l'ont enregistré en juin peu après euh, George floyd et compagnies et donc du coup euh, voilà c'est un, un texte en fait il parle énormément de discrimination raciale mais aussi de discrimination sexiste il y a un autre penseau qui s'appelle almost famous et euh, qui euh, parle des femmes qui sont presque célèbres mais pas encore tu vois parce que ce sont des femmes des morceaux euh, complètement d'actualité Complètement d'actualité, ouais, malheureusement Et donc du coup, bah, le morceau qu'on va écouter C'est euh, celui dont je, je t'ai dit là euh, Voilà Et, euh, et je vais pas redire le titre parce qu'il est vraiment très long Et l'artiste, enfin Le groupe s'appelle Jules Pas à confondre avec le célèbre musicien marseillais Non <rire> Jules, avec uh, how and someone experience what pride is without liberation for all tu as réussi à le gueule, dire après en anglais ça sonne très très anglais hein, le bah, ouais. et anglais euh, des groupes euh, qu'on aime dans l'émission ouais. goodbye kevin à savoir tu as cité idol, idol c slaves et compagnie et et Fontaine quoi faut traduire ici slaves, Je vous slaves. Avais passé oui oui c'est très bien ouais. voilà à un duo euh batterie guitare ou basse. Euh, Peut-être, je me rappelle pas chef. de d'un duo, oui. Un duo punk, très énervé. On va repartir sur de la douceur avec, euh, comme je l'avais annoncé en introduction, euh, de l'instrumental soul funk australienne avec les, ils ont un nom rigolo, les karaté bougalou. <rire> euh, alors l'histoire faufole, ah en oui. fait, les Karaté bougalou en fait, ce, ce morceau qu'on va écouter, il s'appelle Stay Healthy. Il fait partie d'un 45 tours où il y a deux morceaux. j'ai pas noté le deuxième morceau, mais vous allez retenir Stay Healthy, c'est le meilleur. Euh, qui était sorti en avril 2019. Pourquoi Puisqu'en fait, il y a un album qui était prévu initialement, euh, qui s'appelait Stay Healthy, qui devait voir le jour, mais qui jamais arrivé. Les membres de Karaté bougalou ils vivaient ensemble dans une colocation. Euh, à l'ouest de Melbourne, ils avaient un studio analogique qu'ils avaient euh, bricolé eux-mêmes. Sauf que leur maison, elle à a une brief. elle a une infestation, une infestation, une, infest... oh, putain, une infection. Comme... Elle a été infestée. Infestée de moisissures oh. du, et du coup les bandes oh. tout, tout ce qui avait été enregistré non, touché. Pas, Pas. touché. Touché. Euh, et donc ils ont récupéré euh, ces sessions tu vois un petit bout ils ont récupéré notamment le morceau styleLC ils sont dit on va quand même le sortir on va faire des copies promotionnelles qu'on va envoyer très peu 300 euh, voilà pour les aficionados c'est pour les diggers qui aiment la musique de, de melbourne et voilà basta et ils, ils sont restés un peu sous les radars sauf qu'il a un label le label college of knowledge records mmh. qui les a récupérés les deux leaders de ce label sont des DJ et ils ont dit bah on va vous réimprimer votre truc, vous réappresser et voilà. Donc ouais mais c'est du coup le on va ce le, 45 tours ce il, 45 été, tours, il ouais, est voilà. ressorti mais ils ont sorti un album par la suite. Voilà. Okay. Et les caractères Bougalou on peut les, les considérer un peu comme euh, des petits frères, des cousins, des surprises chef D'accord. et donc on écoute le morceau. Si tu as bien suivi Léna Stay healthy. Stay healthy. Et euh, ma foi, je pense... Euh... Manger des pommes. Manger des pommes bah Pour être ouais, en bonne santé, c'est pas ça. C'est ça. Stay healthy. C'est ton côté chiracien, ça. Ouais, exactement. Karaté Bougalou, dans Goodbye Kevin, émission 179. C'est karaté bougalou. Ouais c'est pas mal karaté bougalou. Je veux que c'est pas mal. <rire> Je veux mon devu. Et, euh, et c'est marrant là dans cet enregistrement on sent le côté pas mixé, pas produit à 100%, tu vois c'est encore un peu brut. Un peu brut. Ça manque un peu de, de profondeur euh, pour pour s'améliorer ce que tu retrouves dans l'album qui est sorti euh, cette année 2020, l'année dernière. Voilà. Wow. C'est déjà loin. Ouais. Et je voulais rajouter un truc. Ouais. Ce côté Quesque Claire qu'on entend euh, mm. régulièrement, ça me fait penser au rap que tu peux retrouver chez Atmosphère. Ah oui, carrément. Voilà. Et euh... <rire> Ah oui. Sauf surtout au début quoi. Dès quand tu as dit Quesque Claire, juste dans ma tête, ça fait Atmosphère et purée, ouais, ouais. Est-ce que j'ai une tête Atmosphère, Atmosphère. Eh bien très bien, on reste en Australie mais on part à Brisbane cette fois-ci en 2016 euh, à l'époque où s'est formé euh, Nice Biscuit. Biscuit qui est un quintet, ils sont 5 et ils font du rock bien bien psychédélique. Mais bien, euh, ils ont sorti leur premier album en 2018 et ils se sont produits sur beaucoup de festivals et sur beaucoup de scènes avec énormément de grosses pointu pointures, pointures, notamment euh, les Brian Johnston Euh, les Alalas euh, Les Growlers Et les Murlocs Murlocs euh, dont frontman Ambrose Kenny Smith Fait partie des euh, King Gizzard ah. euh, Ils ont cartonné aussi Ils ont fait une tournée en Angleterre En Angleterre en 2019 hein, au Royaume-Uni Qui a cartonné Bref il prépare actuellement la sortie d'un nouvel EP Qui s'appelle euh, Create Sun Oh la la Create Simulate Je pense que c'est ce que j'ai écrit Euh, et la sortie de cette EP Est prévue ce mois-ci euh, Sur Believe believe Digital Le morceau qu'on va écouter S'appelle Femme Tchème Et euh, c'est un peu euh, Un morceau qui critique enfin Qui pointe du doigt la, ma la masculinité toxique Et qui nous invite Enfin euh, qui prône la culture De l'émotion et de la sensibilité Au quotidien voilà Soyons, embrassons nos émotions Et notre sensibilité, arrêtons Euh, de pointer du doigt euh, les hommes trop sensibles. On a le droit de pleurer. Exactement. Tout le monde. Voilà, c'est pas une, une faiblesse. Du coup. ça Exactement. Enfin, euh, c'est au-delà de ça, mais euh, voilà. Oh oui, c'est un exemple, ouais. Exactement. Donc et on que... écoute euh, exactement <rire> Femchem, exactement, The Nice Biscuit. Encore un groupe militant et ça fait du bien. des avec euh, fem chem fem chamaana fem chamaana cham cham chebol. Je ça à chaque fois. <rire> mais je passe plein je place plein d'espoir dans ce dans ce groupe, J'ai ouais. beaucoup aimé Ah bah cool. Comme quand tu avais passé les japonais télévision. Ah ouais À une époque j'ai ah beaucoup cool. aimé. Ah ouais, mais moi j'adore. J'adore. Ouais, même si tu t'es acheté le vinyle et que moi du coup, je peux pas me l'acheter. <rire> tu peux te l'acheter, rien n'est interdit. <coughs> on fera des mix. Ouais. Euh, on va passer à un groupe qui va passer en mars, l'aéronef. Ah, peut-être. Peut il devait passer déjà il y a 1 an en mars. Ouais. Donc on s'est passé les Mammal Hands euh, qui viennent de sortir un nouvel album Captured Spirits sorti chez Gondwana Records. Alors qui sont les Mammal Hands Eh ben c'est un trio composé d'un saxophoniste Jordan Smart et d'un pianiste Nick Smart, je suppose que c'est son frère ou son cousin. <rire> et ou du son père Ou son père hein. Ou sa mère Voilà. <rire> Nick, je dirais que c'est plutôt euh... Mais c'est la blague. Bah oui, non, mais c'est très drôle, je rigole. Aha. Et il y a également le trio un batteur et un joueur de tabla Jess Barrett. Jess Barrett. Et donc ils sont ils sont assez connus. Moi je les connaissais pas puisqu'ils font une, une une fusion entre un jazz hypnotique et électronique et ils sont également connus pour leurs lives qui sont assez palpitants, ce qui m'étonne pas avec le morceau que je vous ai choisi, Chaser, moi qui me rend fou qui me donne envie de, <rire> de courir de taper, où le piano il est tellement présent, euh, c'est des musiciens qui ont un amour commun pour la musique électronique la musique classique contemporaine c'est pour ça que quand je les ai présentés j'ai dit musique de néoclassique et la musique du monde, le folk, le jazz quoi plein de plein de styles, ils s'inspirent de Farano, Farah Farah Roa ah, Sanders <rire> <rire> Terry <rire> Riley ou encore Steve H. voilà tout un programme mais un bon programme qui en espérant qu'il soit dans le programme de la effectif <rire> <rire> les mal Mammals mal, mal, mal, mal Hands avec le morceau Chaser <musique> que c'est bon. Je, je suis euh... il a il il a sauté. Il, il, <rire> il a sauté dans le studio, pardon, C'est pas grave. Ah, aussi, hein, je, je, pas. je les embrasse. Je <rire> suis saute ces, ces, ces sonorités. Euh, donc c'était les Maml Hands avec le morceau Chaser sur leur dernier album Captured Spirits. Yeah yo yeah, yeah. et euh, eh bien, on enchaîne avec euh, le label new-yorkais Palto Flats qui a réédité à la mi-septembre 2020 le sixième album de Maria. Euh, Maria, c'est un combo jazz expérimental japonais du début des années 80 qui avait cartonné avec euh, un petit hit issu de cet album justement qui s'appelle Utakata noibi Ibi. Euh, ça, c'est le nom de l'album. Le titre du carton, je l'ai pas. c'est pas celui que je vais vous passer. Du carton du de le du, du tube, du, du, tube. a cartonné ouais. ouais voilà. Euh, et en gros, elle a connu une, car une carrière assez courte mais intense et surtout internationale, six albums en 4 ans, elle a travaillé avec euh... Ah, j'ai plus les noms Je l'ai pas noté, je me suis dit bah, ça tu vas t'en souvenir. Bah bon, elle a travaillé en France, elle a, elle a chez Capturer Track non Non, ça c'est plus récent. Crammed Record, Record ouais. En Belgique ouais, ouais, ouais, Et euh, en Angleterre, je sais plus ce que c'est, c'est Flying euh, Dragons ou où... Ah oh, je ne sais plus merde, j'ai pas tenu les noms. Et bon bref, tu avais dit que tu allais la retenir. Bah ouais mais non, pas Comme du quoi. tout. Euh, bref, je vais pas chercher à vous le décrire à vous décrire ce que c'est, euh, je vais juste vous passer un de mes morceaux préférés moi euh, de l'album, vous allez capter euh, tout de suite. Là sur ce morceau en plus pourquoi c'est un de mes morceaux préférés, c'est qu'il y a un petit côté dub et donc que j'aime beaucoup et il y a des beaux saxos que j'aime beaucoup aussi. Et donc du coup, on va écouter Maria avec le morceau Anaga Saitara. Et je valide ah, complètement, ouais. c'est un terrible comme album et c'est un morceau de 8 minutes ah ouais prenez le temps Maria, euh, Maria avec un morceau un peu dub, un morceau qui s'appelle Anaga Seita. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi dans tout cet album, c'est que euh, du coup, c'est pas euh, l'évidence que c'est japonais. En fait, euh, tu, tu l'entends, mais euh, via euh, ces petites mélodies, ces petites harmonies un peu saccadées. Euh, qui sont un peu japonisantes justement. C'est très occidental ouais. ouais et oui. en fait, c'est que c'est vraiment un combo euh, multiculturel, il euh, y a vraiment plein de choses dedans et c'est quand même assez balèze je trouve. C'est le temps de se quitter. Ouais. Donc euh, dernier morceau pour clôturer cette émission, bah un extrait du dernier album qui est sorti de Karaté Bougalou. Ah cool. Qu'on a évoqué euh, album qui s'appelle Carns the Boogers qui est sorti bah, sur le label qui les a révélés College of, euh, of Knowledge. Knowledge Records. Et on va écouter euh, le morceau d'ouverture de cet album qui s'appelle euh, « Mariage for all or none at all ». hop là <rire> Si vous voulez savoir euh, comment ça s'écrit, et ben vous allez revoir les playlists qu'on vous met à chaque fois euh, sur, sur le euh, Mixcloud ou sur notre page Facebook. On vous dit à la semaine prochaine À la semaine prochaine, Pierrot Pierre hein Framboise, comme on t'appelle <rire> Au revoir, lena Merci. Caca oh oh oh <rire> Personne t'appelle comme ça. Quel enfantillage.